Allahumma tu ba Allahumma ırfir lanina, Allahumma ihdina, ilal huda ilal huda. Allahumma tu ba Allahumma Allahumma ihdina, Le silence des mosquées, dans les prières de la nuit, il a compris la vérité, il a lutté contre l'oubli. Il voulait être musulman, il voulait l'être tout le temps, son cœur débordait de lumière quand il était dans sa prière. Ses yeux ne cessaient de pleurer Lorsqu'il voyait tous nos malheurs Prosternés dans l'obscurité Il s'adressait à son Seigneur Allahumma tomba Allahumma lana Allahumma Allahumma tabalina Allahumma irfir lana Allahumma ihdina ila al-huda ila al-huda il a retrouver la confiance il faisait des abocations regret en les mauvaises actions qu'il a commis dans l'ignorance Il voulait être musulman Il voulait l'être tout le temps Son cœur était rempli de joie Allah lui a montré la voie Il a suivi le droit chemin Que ses péchés avaient caché Dans la prière du matin Il a rencontré la piété Allahumma tuva Allahumma irafir lanana, Allahumma ihdina, ila luhda ila luhda. Allahumma tuva Allahumma lana, Allahumma ihdina, ila Louange à Allah, mon Seigneur, qui a guidé ce musulman vers ce qui est la vraie croyance, vers la bonté et la patience. Il est devenu musulman, il le restera tout le temps. Allah conduit au paradis tous ceux qui se sont repentis. Nous retournerons à Allah qui jugera tous les humains. Soyez fidèles au créateur. Il n'oublie pas ses serviteurs. Allahumma tawallayna. Allahumma a'rif alana. Allahumma ihdina. Ila al-huda ila al-huda. Allahumma tama alayna Allahumma irfir Allahumma ihdina ila al huda ila huda nilbuna il taqmu son cœur de lumière quand il était dans sa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 Allahumma tub Allahumma ighfir Allahumma ihdina ila huda ila huda Allahumma tub Allahumma ighfir Allahumma ila huda Allahumme ma tu alayna Allahumme ighfir ihdina